Bonjour Claire. Bonjour. Je sais que tu voudrais me parler de la mise en vigueur du nouveau programme. T'as bien deviné. Le temps est venu de le mettre en pratique. Qu'entends-tu faire? Un nouveau programme est synonyme d'augmentation du volume de travail. Cela implique du même coup l'augmentation du nombre d'employés. Il ne faut même pas penser à l'embauche d'autres employés en ce moment où on licencie dans tous les ministères. Mon patron m'a téléphoné hier. Hij maakt de me demande de tout accomplir avec nos employés. Ne plaisante pas. Nos employés en ont déjà par dessus la tête. Pour lui, le plus important est que les tâches soient faites, peu importe l'approche adoptée. Que devons-nous faire alors Je pense idee. Het is supplémentaires. Mais nos employés en font déjà tout en se plaignant. goed heures supplémentaires is L'argent d'heures supplémentaires les aide à voyager au Mexique, en Europe, etc. Je dois t'avouer que ce n'est pas tout le monde qui aime les heures supplémentaires. Tant pis. Je dois proposer à chacun d'en faire. Et si la plupart refusent d'en faire? Dans ce cas, je vais les imposer à tout le monde. Moi, j'arrive au travail avant tout le monde et je rentre chez moi toujours en retard. Personne ne me paie ces heures supplémentaires. Je ne me suis jamais plaint. Imposer les heures supplémentaires ne me paraît pas une bonne idée. Négocions avec les employés. Faisons-leur comprendre l'urgence de ce nouveau programme. Ils finiront par céder. Il faut qu'ils choisissent une de ces deux pistes. Ou bien ils ajoutent chaque jour quelques heures de plus à leur horaire habituel, ou bien ils viennent travailler les fins de semaine. Proposons-leur ces deux voies. Je vais convoquer une réunion pour en parler. Mais deux choses m'inquiètent en ce qui concerne les heures supplémentaires. Lesquelles La qualité de travail n'est pas toujours garantie lorsque nos employés font des heures supplémentaires. Et la deuxième chose? Il faut penser à la santé de nos employés. Ils peuvent en sortir surmenés. On va les perdre. S'ils tombent malades, on va les remplacer. Il y a des employés qui cherchent du travail. Moi, si je tombe malade, vous allez fermer cette entreprise. Nous allons tout faire pour qu'ils ne tombent pas malades. Il y a un autre point important. Ils doivent profiter des fins de semaine pour passer le temps avec leur famille. Maar deze situatie is temporaire. Après six mois, ze reviendront à l'horreur habituelle. Tu veux dire qu'ils travailleront les fins de semaine pendant Dat mois? C'est trop. J'ai pitié, de, certes, maar le travail, c'est le travail. Je le sais, maar la santé humaine ne peut jamais être troquée contre le travail. Oui, si je ne trouve pas de solution, je vais recourir ponctuellement à la sous-traitance que mon patron déteste. On va lui faire comprendre que cela va de la santé de nos employés et de la qualité de notre travail. Notre patron est parfois compréhensif, il nous comprendra.